Ou qu'à fin comprendre, nous c'est fouillant moins, des d'où en moins, ou qu'à mal parler moins. Les bouillé ben, moyen belle reprise, si moi y'en pas laisser. Évoluer, en honnêteté Et fraternité Ça y'a pas conseil vos pas à gauche ou val Pas la avouane Ou bali manger Nous attend en communauté Il va nous mâcher L'emmène dans la main En fraternité fais attention à qui j'entre multimodalny amis worshipgas szkoły pidę ni 춤� qui indymi confort BOBBYWLUD w mailhe gdy jeoffs, c'est we Papa tam.